いいじ。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 Comme toujours, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du folk rock, du southern rock, du glitter rock, du boogie, du rock québécois ainsi qu'un peu de métal vers la fin. On va entendre entre autres des artistes comme Cheap Trick, Kiss, The Who, Steppenwolf, David Crosby, Slush, Offenbach, v o i v o d Deep Purple, Porcupine Tree, Yes, n a g e l Pussy et Fin Troll. Je vais aussi Vous présenter le quatrième chapitre de la discographie complète de ACDC avec b o n Scott avec l'album Let h e r e Be Rock de 1977. Je vais vous présenter trois nouveautés les nouveaux albums du canadien Danko Jones, les suédois Hellsong et le tout nouveau disque de Scorpions qui est censé être. Leur chant du signe, le dernier de leur carrière, puisqu'ils prennent leur retraite comme ça après 44 ans. L'album s'intitule Sting in the Tail et il est paru mardi cette semaine. En outre, je vais vous présenter un groupe de rock psychédélique américain très obscur de la fin des années 60 qui portait le nom de Morgan et qui ont sorti un seul album homonyme en 1969. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec trois gros canons dans un moment.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 Bref, avec Kings and Queens, c'est tiré de l'album Draw the Line de 1977, un disque que les membres du groupe se rappellent plus ou moins d'avoir enregistré. Juste avant ça, on a entendu Uriah、right, Heave avec Too Scared to Run, c'est tiré de l'album Bobby Knock de 1982.、Et、au début du blog, on a entendu Van Halen avec Ain't Talkin' About Love, c'est tiré de leur premier album homonyme paru en 1978. Il est midi 12, vous êtes à l'émission rock classique a c c o m p a g n é d'Alain l e f e r v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec encore un peu de hard rock américain dans un, dans un moment. On va entendre Kiss et Cheap Trick, mais tout de suite, on est Écoute le trio canadien Triumph Rocky Mountain Way、oui, sur les ondes de la Radio Campus. La station du Médoman est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! the fuck Avec la version spectacle de Big Eyes qu'on retrouve sur leur album classique Live at Budokan, paru en 1979. Juste avant ça, on a entendu Kiss avec Save Your Love, c'est la composition de Ace Freely qui clôture leur album Dynasty, paru aussi en 1979.、Et、au début du bloc, on a entendu les Canadiens Triumph avec leur version de Rocky Mountain Way de Joe Walsh qu'on retrouve sur leur troisième album Rock'n'Roll Machine de 1977. m 1 2 i 2 5 vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain L'Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va, on va maintenant poursuivre avec un peu de rock canadien. Dans un moment, on va entendre Steppenwolf, mais tout de suite. On écoute b a c k m a n Turner, Overdrive sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et l a seul e à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM!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 CTR une mission consacrée à la musique électronique trance aux influences psychédéliques et progressives. En compagnie de Pierre-Henri Champagne, venez découvrir la face cachée du trance en écoutant un mix continu regroupant plusieurs nouveautés et classiques associés au genre progressif et psychédélique. Venez explorer l'immensité du genre musical en entendant des r y t h m e s dynamiques et e n b o u t a n t tous les mercredis soirs de 21h. CTR Le Comité d'intégration internationale universitaire vous informe que le Gala des cinq continents se tiendra le samedi 10 avril 2010 à partir de 18h au 10-12 de l'UQTR. Au programme spectacle, buffet du monde, soirée d'ensemble. La présence de tous et toutes est vivement souhaitée. Les billets sont disponibles au comptoir de la GEUQTR au coût de 20 en prévente et 25 à la porte. Pour plus d'informations, faites le 376-5011-POST e 25-28 ou par courriel au c i i u à c o m m e r c i a l u q t r c a À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité. Une réussite pour l'Assemblée. Les étudiants veulent garder leurs médias. Art s et spectacle. s Exposition à la galerie R3 quand les murs témoignent. Sport. L'UQTR sera représenté au championnat canadien. Zone Campus. Offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus. Parce que ça vous concerne. Vous êtes amateur de produits du terroir. Vous serez servi à la première édition du rendez-vous des bières, cidres et vins du Québec de 15h à 21h le mercredi 31 mars à l'hôtel gouverneur de Trois-Rivières. Sur place, canapé, dégustation et combat des chefs. Billets 25 dollars à l'entrée. Un événement organisé par le programme des techniques de gestion hôtelière du Collège la Flèche QV 2010. Une collaboration MAPAC, Porto Cabral, m a r q u è s d e m a r i Alva, Le Nouvelliste, TVA et Le Rougevin. Une présentation Sifou 89h. カンパラカンパ c, est, c est fou ça? Another Tricky Day, la pièce qui clôture leur album Face Dances de 1981. Juste avant ça, on a entendu Steppenwolf avec Rock Me, s e s t tiré de leur album At Your Birdie Party, paru en 1969. Et au début du b l o c on a entendu une formation qui s'est reformée récemment. Backman Turner Overdrive avec Roll On Down the Highway, s e s t tiré de leur album classique Not Fragile de 1974.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 Il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, p u je ne sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un Vibourg-Massa, il me semble que c'est évident.、Euh, ben, c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un. Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kivan et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à Sifu. Vous voulez annoncer, vous voulez annoncer sur les ondes de Sifu et vous ne et savez pas comment? Appelez-moi, François-Olivier Marchand, au 376-5184-Poste 3. Ou écrivez-moi, à dpcfou, à commercialuqtr.ca. e Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Les m a l léchés, Empreine Galactique, Valsalva, Apocalypse Night Club, ils ont tous gagné les mardis de la relève du g a m d r i u s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 C'est f o u c s s t comme f a i r e une c o u r s e a v e c u n i n un, un, s nains. T'es sûr de gagner. 4 à 4 t r a v c u x il est a p o r Shut u p e u r o p o l avec leur classique Child in Time, c'est tiré de ce qui est leur premier, le premier grand album de rock qu'ils ont produit, In Rock, paré en 1970. Juste avant ça, on a entendu Led Zeppelin avec Sick Again, ça vient de l'album Physical Graffiti de 1975. Et au début du blog, on a entendu Black Sabbath avec Children of the Sea, c'est tiré de l'album Heaven and Hell de 1980. 13h03, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album par un, tout nouvel album par un nouveau trio de Suédois du nom de Hell Songs, un trio constitué du guitariste Cal r Carlson, du claviériste Johan Brigid et de la chanteuse Harriet Olson qui reprennent des classiques du métal de manière lounge. Ils reprennent d e s pièces archi connues par des groupes comme ACDC, Metallica, Megadeth et Twisted Sister. Et ils les adoucissent pour leur donner un traitement à lounge, ce qui permet parfois de faire de belles découvertes, de constater que certains textes, pièces métal, sont parfois plus intéressants que ce à quoi on se serait attendu, mais qu'on ne s'y est jamais vraiment arrêté. On ne s'y est jamais vraiment arrêté parce qu'ils sont criés et perdus dans toute l'agressivité de la musique. Euh, mais, euh, surtout, euh, ce groupe, Hellsong,、euh, c'est vraiment très original et comique, ce qu'ils font. L'album s'intitule Hymns. In the Key of 666. Il est sorti en Suède, le pays d'origine de ce groupe, depuis un bon bout de temps, mais il vient tout juste de sortir ici en Amérique du Nord. Le titre fait référence à un des albums phares de Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, qu'il a sorti à la fin des années 70. On va en écouter trois extraits de ce disque de Hell Songs et vous allez voir, c'est pas évident de reconnaître les pièces tellement elles ont été remaniées. Dans un nouveau style. Vous êtes vraiment bon si vous arrivez à les reconnaître. Le groupe, encore une fois, s'appelle Hellsong. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et l a seul e à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM. Take yours too. You fire y musket, but I will run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand there, snow, turn e d back. The bugle sounds and the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell, Of acrid smoking horses' breath as I plunged into certain death and woe. 17ス Au、Suédois Hellsong. On vient d'entendre trois extraits tirés de leur、euh, tout nouvel album Hymns in the Key of 666. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la e relecture de la pièce Seasons in the Abyss de Slayer. Félicitations à ceux qui l'ont reconnu, vous êtes vraiment bons. Juste avant ça, on a entendu la pièce Rock the Night, une reprise、euh, méconnaissable de u r o p e Et au début du blog, on a entendu une version、euh, revisitée tout à fait différente de l'original de The Trooper de Iron Maiden. Comme vous avez pu le voir, c'est très original et même comique que, que cet album de reprise tout à fait hors du commun sur lequel on reprend des pièces de métal、euh, connues, des classiques, et qu'on leur donne un traitement lounge, un peu ce que le chanteur Pat Boone avait fait il y a une douzaine d'années, mais en En lui insufflant un peu plus de sérieux et de respect que ne l'avait fait Pat Boone. C'est une espèce d'hommage indie-rock au métal. Des fois, ça fait ressortir des textes et ça donne des résultats surprenants et très différents, comme sur cette pièce-ci qu'on écoute. Tout de suite, à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89.1 FM. A thing from you. Your life is t r i e d and jaded, boring and confiscated. And if that's your best, your best won't do. This is our song. We fight the powers that be just and don't pick up our destiny. Cause you don't know us and you don't belong. You're so condescending, and your goal is never ending. And we don't want nothing, not a thing. This one. And you will see that we r e not gonna take it. No, we're not gonna take it anymore. Cause we r e ハウス・ソン w の r e Not Gonna Take It Twisted Sister, c'est tiré du tout nouvel album Hymns in the Key of 666 qui vient tout juste de paraître en Amérique du Nord. Un album que j'ai trouvé très sympathique et sur lequel ils reprennent des classiques du métal par Iron Maiden, Megadeth, Slayer, Metallica, ACDC, Black Sabbath, Saxon. C'est très original, ça sort de l'ordinaire et c'est fait avec respect. 13h25, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en u compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Après ce petit interlude d'indie e rock, on va poursuivre avec un peu de folk rock. Dans un moment, on va entendre le Canadien Neil Young avec un de ses nombreux classiques, ainsi que son ami David Crosby. Mais tout de suite,、euh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 On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le, du... de le, du... du... le, matin... <rire> le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes Desjeune, de 7h à 9h le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est de l'actualité nationale et ukutérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et o n d é j e u n e tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de c e s Fou 891 FM. Présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Archambault, haut lieu de découverte culturelle avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux.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 Appelez-moi, François-Olivier Marchand, au 376-5184-Poste 3. Ou écrivez-moi, à dpcfou, à commercial-uqtr.ca. Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Après plusieurs franchises à Québec, nouvellement implantée à Trois-Rivières, située au 4825 boulevard des Forges, à côté des rivières,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 La seule radio musicale. Beard's here. Crosby avec Cowboy Movie, une métaphore qui raconte la séparation de Crosby, Stills, Nash et Young, une pièce qu'il a enregistrée avec des musiciens de Grateful Dead, dont Jerry Garcia à la guitare solo. Ça nous vient de l'album If I Only Could Remember My Name, paru en 1971 et qui est considéré par plusieurs comme un véritable petit chef-d'œuvre. Juste avant ça, on a entendu Neil Young avec、euh, Alabama, un classique tiré de son n o n moins classique album Harvest de 1972. Au début du bloc, on a entendu les Kings avec la pièce-titre de l'album Mosswell h i l l b i l l i e s paru en 1971.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 On retrouve une œuvre d'art célèbre, c'est-à-dire Le Cri de e d o u a r d m u n c h qui l'a peint en 1900, 1893. Musicalement, il est très évident que le chanteur, guitariste et leader Steve Morgan, qui a donné son nom à son groupe, Qu'il a été très influencé par Lee Oo et Jimi Hendrix. C'est un disque qui est apparemment objet de culte pour beaucoup, même si, à mon humble avis, c'est grandement exagéré. Il y a de bonnes choses sur ce disque, mais en général, c'est quand même pas Sgt. Peppers. On va tout de suite entendre ce qui est, à mon avis, les deux meilleures pièces de ce disque de Morgan. À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai Rock à Toi Reviens. C'est fou 89.1. My gingerbread house and let your troubles fade away. Let your mind get away from the fall. I say, Welcome to the void. Did you know that Peter Pan can fly? He just pats himself with dust. I'll get you some if you're a very good boy. And if in me you put your trust, <laughs> I say welcome to the v o i d I say welcome to the v o i d Jack be nimble, Jack be quick. Jack jumped over the candlestick. o u t s i d Jack as he touched the lighted whip. My God, you know that fire b u r n s Old woman, she lives in a shoe. What a very funny thing. She's really happy for today she received 40 red, white, and blue shoes straight.、Mm -hmm. Beauty did catch the beast, and then, much to her surprise, a handsome prince did then appear, and then the beast scratched out his eyes. I say welcome to the void. I say welcome to the void. If you're good and if you watch your ways, one day to heaven you will go. You will lose everything you've ever known before. Who cares, it's better than below. <laughs> I say welcome to the void. I say welcome to the void. Pretty Flowers and a bright yellow sky. Little squirrel gathering food. Picnic's over, it's time to go home. What's for dinner, squirrel stew? Did you hear about Sam's Uncle Joe? Got lots of h e a d s upon his wall. Stands a hundred yards behind the cheetah's glass. Oh, he's the bravest of them all. Fall, fall. Did you know that a good man died? Oh, how terrible they say. But you know that's just a part of life. It kind of happens every day. No! You're in a dimension, I bless y Très obscur, Morgan. On vient d'entendre deux pièces tirées de leur seul et unique album homonyme, paru en 1969. On vient d'entendre Eternity in Between, dans laquelle on reconnaissait l'influence tout à fait remarquable des OU. On a pu、euh, reconnaître un bout de la pièce、euh, Underture qui est empruntée、euh, à l'Opéra Rock Tommy, qui venait tout juste de sortir à ce moment-là en 1969. Juste avant, on a entendu la pièce Welcome to the Void、euh, qui ouvre l'album et qui est peut-être la plus accrocheuse、euh, du disque. Évidemment, cet album n'a pas obtenu beaucoup de succès et le groupe est disparu par la suite. Ironiquement, depuis, ce disque est devenu très recherché par les collectionneurs et les connaisseurs et il a été réédité en format CD et vinyle par les étiquettes Phoenix et GMG. Voilà pour cette petite présentation de Morgan. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 60 et 70. Celui-là, tout à fait approprié au vendredi saint puisqu'il、euh, s'agit de la formation Quintessence. Et、euh, en plus de ça, je vais vous présenter un album euh, obscur euh, très sympathique de la formation Utopia intitulé Deface the, the Music.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 Yuzu Sushi. CTR est une émission consacrée à la musique électronique trance sous influences psychédéliques et progressives. En compagnie de p i e r r e o l i v i e r Champagne, venez découvrir la face cachée du trance en écoutant un mix continu regroupant plusieurs nouveautés et classiques associés au genre progressif et psychédélique. Venez explorer l'immensité du genre musical en entendant des rythmes dynamiques et e n b ê t a n t tous les m e r t r e d i s soirs de l 2 m h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 カ e s ラダン、カンパラダン、カ なるほど。 やっつゅっこんせいかいか クレシピ」 Avec la pièce titre de leur premier album, Jeune Oeil, paru en 1975. Juste avant ça, on a entendu Morse Code avec Qu'est-ce que tu as compris C'est tiré de leur premier album, La Marche des Hommes, paru aussi en 1975. Et au début du bloc, on a entendu Offenbach avec Gilles Sebin, la pièce qui ouvre leur excellent album, Traversion de 1978. 14h16, vous êtes à l'émission Rock Tessic en c o m p a g n é e d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec,、euh, ben, toujours dans le rock progressif. Dans un moment, on va entendre une pièce plutôt obscure de Yes, mais une très bonne pièce. Mais tout de suite, on écoute une formation qui sera en concert à Montréal et Québec en mai. Porcupine Tree sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM. A treat. The curtains stay closed now on my little retreat. I only take medicine if it's followed by s w e e t s A sickly pink liquid. That Puts me to sleep. My head beats so bad away. t o m o r r o w a better day.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 ヘイヘイ C'est encore Crazy Matte! n direct de l'entrepôt de C'est Fou! C'est la folie furieuse! o r Vous cherchez quelque chose de nouveau à écouter? Ça ne vous tente pas d'attendre! a s s e Fou! On a d o u j o u r e ç u les modèles de l'année prochaine! Regardez-moi ça! Du francophone par ici, de logophone par là, des classiques en argent! On a tout ça et pas plus! Au prix du grand! Visitez les palmarès C'est Fou! En direct, les mercredis et jeudis, de 13 à 15h! En rappel, les vendredis, de 17 à s 17h! Assez f u y crazy, crazy! crazy.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 よかった Avec une pièce très obscure, Mind Drive, longue pièce qu'on retrouve sur l'album Keys to Ascension 2, paru en 1997. C'est obscur, mais c'est très bon. C'est aussi bon que ce qu'ils faisaient à l'époque de Relayer ou Going for the One. Juste avant ça, on a entendu Porcupine Tree avec la pièce titre de leur album Lightbulb Sun, un très très bon disque paru en l'an 2000. Et je vous rappelle que Porcupine Tree sera en spectacle à Montréal et Québec les 6 et 7 mai prochains.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 On va poursuivre dans le rock progressif avec deux formations un peu moins connues que les précédentes, mais néanmoins très intéressantes. Dans un moment, on va entendre les Américains de Camelot avec une pièce qu'ils ont enregistrée avec Simone, Simmons, la chanteuse de Epica. Mais tout de suite, on écoute une formation israélienne, Orphan Land, qui donne dans le genre m é t a l folklorique progressif, un groupe qui est fréquemment comparé à O-Path, une espèce de version Moyen-Orient. de o p e t h puisque eux aussi、euh, naviguent comme ça entre、euh, des, des passages acoustiques、euh, mélancoliques et des parties extrêmement、euh, puissantes et agressives. Ils y ajoutent toutefois une petite touche de Moyen-Orient, des arrangements symphoniques aussi. On va entendre un extrait de leur、euh, tout nouvel album qui s'intitule The Never Ending Way of Our Warrior et que dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Et c'est un véritable petit bijou, que cet album, qui a été produit par nul autre que Stephen Wilson, d e Porcupine Tree. C'est donc ici, gage de qualité. Orphan Land, sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, est la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est f o u x 89.1 FM! Fire in this heart of mine to gaze again upon these walls of thy desire to soar once more upon these broken wings on which I've flown before.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 On s'appelle é o n Desjeunes de 7h à 9h le matin du. du... du job Job Bout! On s'appelle é o n Desjeunes le matin. On s'appelle. On s Desjeunes le matin du. On s'appelle é o n Desjeunes, c'est d a d e c On s'appelle é o n Desjeunes, c'est de l'actualité nationale et u k t é r i e n n e de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens.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 De nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 dollars en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de l e u r chansons u r les ondes de Sifu 8 9 FM. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, une collaboration musique Daniel Côté, studio Voxtone, La b a r i q e t studio Newton. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, un événement production Joshua et Sifu 8 9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 The sound of your voice made me believe that, that you were h e r The river disturbs my inner peace. Once I believe d I could. Find Le groupe De power metal progressif de la Floride, Camelot, avec la pièce The Haunting tirée de l e u album e Black Halo, que le groupe a enregistré avec la chanteuse Simone s i m o n s de FK, dont vous avez peut-être reconnu la voix, Camelot, qui seront en concert l'automne prochain à Montréal, le samedi 18 septembre. C'est loin, mais les billets sont déjà en vente depuis un bon bout de temps. Et en passant,、euh, le nom de Epeka a été、euh, tiré du titre d'un album de Camelot dont les musiciens de Epeka sont des fans. Juste avant c a m e l o t on a entendu la formation israélienne o r p h a n l a n d avec la longue pièce en deux mouvements de Path. On vient d'entendre Pilgrimage to Our s h a l e m précédé de Treading Through Darkness. C'est tiré cette longue suite de l'excellent nouvel album de Harfinland, The Never Ending Way of Our Warrior, qui est paru il y a quelques semaines et qui a été produit par nul autre que Steven Wilson, le guitariste, chanteur et leader. De Porcupine Tree, c'est un album absolument parfait pour ceux qui aiment le style métal, folklorique, progressif. On pourrait dire que Orphanland, c'est la version m o y e n o r i e n t a l e de Opeth. Il y a des similitudes entre les deux groupes. C'est tout à fait excellent et à retenir. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Camelot, euh, dimanche, euh, il y a Immortal pour les amateurs, les amateurs de black metal qui seront、euh, au Metropolis avec、euh, Superior Enlightenment.、Euh, le dimanche suivant, le 4 avril, Overkill, Vader, God the Throne, Warbringer et Evil seront à Québec, à l'Impériale. t le lundi, le lendemain, seront au Fofon électrique. Son a t a r c t i c a Mutiny Within et Power Glove seront à l i m p é r i a l à leur tour le mardi 6 avril et le 7, le mercredi, s e r o n t au club sodal de Montréal. Fin Troll, Moonsorrow, Swallow the Sun seront au club sodal e samedi 10 avril et le 11, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Emerson et Lake, Saint Palmer et e n version acoustique seront à la place des arts le mardi 13 avril. Mercredi 21 avril, Transatlantic seront au m é t r o p o l i s a m o n et Marth, e l v i t i et Holy Grail seront au m é t r o p o l i s le jeudi 22 et le 23. Le vendredi sera en i m p é r i a l de Québec. Johnny Winter sera au Club Soda de Montréal le samedi 24 avril. Cannibal Corpse 1349 et Skeleton Witch seront au Club Soda le mardi 27. Jeudi 6 mai, Porcupine Tree seront au Capitole de Québec et le, le vendredi, ils seront à la Place des Arts. Them Crooked Vultures seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec le mardi 11 mai. Et le 12, ils seront au Sepson de l'Université de Montréal. Simon and g a r f u n k e l seront au c e n t r e b e l l le samedi 15 mai. Le mardi 18 mai, Coheed and Cambria seront au m é t r o p o l i s Hypocrisy, Black Guards, Car Symmetry, Hate et s w a s h b u c k l e seront au Foufoun le dimanche 30 mai. Et le lundi 31, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Et finalement, le mardi 1er juin, George Throgood and the Destroyers seront au Capitole de Québec. 15h10, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter le quatrième chapitre de la discographie consacrée、euh, à a c d c et Bon Scott. Je vais vous présenter le quatrième album d'Angus et ses amis, la version australienne de Let There Be Rock, paru en 1976. Pour le moment, on va rester dans le progressif et plus particulièrement le métal progressif. Dans un moment, on va entendre le groupe culte québécois v i v a l avec un de leurs nombreux classiques, mais tout de suite, on écoute justement les Hollandais de EPK avec un extrait de leur excellent dernier album, Design Your Universe. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Bellomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Toir e Viens. C'est fou, 89.1 FM! Salut, ici Snake de v o i v o d Vous écoutez l'émission r o c k c l a s s i q u en compagnie d'Alain l a f a r e sur les ondes. C'est fou Complètement.、99.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 9 9万 FM。<t ousse> Juste avant la pause pub, on a entendu Vive Hard avec leur classique Tribal Convictions, tiré de l'album t e Mansion、a、Trust de 1988. Et au, juste avant ça, on a entendu e p i c a avec Kingdom of Heaven, c'est tiré de leur album Design Your Universe, qui est paru l'automne dernier, qui est franchement très excellent.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 l'album, la version australienne de Let There Be Rock paru en 1977. Si l'album précédent, c'est-à-dire Dirty l e e d s d u n d e r Cheap, était assez moyen, on peut dire que ACDC se sont rattrapés de façon tout à fait convaincante sur le suivant puisque Let There Be Rock, c'est un de leurs grands albums, un de leurs meilleurs avec b o n Scott, malgré une production un peu moyenne, un peu moins au point que les, les albums précédents. Le son est moins percutant que sur TNT, entre autres, mais le matériel, lui, est tout à fait excellent et Let There Be Rock renferme certains des plus grands classiques du groupe. On va tout de suite euh, écouter euh, trois premiers extraits de ce très bon album d'ACDC. Let There Be Rock à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rémières. C'est faux! 89.1 FM! h、hey, celui-ci avec un de leurs plus gros canons en carrière, la pièce titre de l'album Let There Be Rock. Paru en mars 1977, il y a 33 ans. Une pièce dans laquelle Bon Scott、euh, raconte la genèse du rock à sa manière. Selon une légende,、euh, pendant l'enregistrement de Let There Be Rock, un des a m p l i s d'Angus aurait pris feu et、euh, son frère, le producteur George Young, lui aurait demandé de continuer à jouer. Et、euh, du moins, c'est ce qu'on raconte dans les notes qui viennent avec la version remasterisée de Let There Be Rock. Mais il y en a qui prétendent qu'on peut entendre les g r é s i l l e m e n t s de S'est e m p l i en feu en écoutant attentivement à la fin.、Euh, mais personnellement, je n'ai jamais rien entendu de tel. Ça doit nécessiter un très b e a u système de son. En tout cas, pas mal meilleur que le mien. Juste avant ça, on a entendu la pièce、euh, Dog Eat Dog qui est sortie en 45 tours en Australie à l'époque et、euh, à l'envers duquel on retrouvait la pièce, une pièce inédite, Carry Me Home. Au début du bloc, on a entendu la pièce qui ouvre l'album Go Down. 15h48, vous êtes à l'émission r A Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente、euh, le quatrième chapitre de la discographie complète de ACDC avec Bon Scott. Je vous présente le quatrième album de ce q u e s t e q l y a, i t t l e Derby Rock, qui est paru en 1977. Certaines pièces de ce, de ce disque sont devenues,、euh, certains des, des gros canons. Du groupe, ils font partie intégrante de leur concert,、euh, et cela depuis plusieurs années. C'est le cas de la pièce、euh, suivante Bad Boy Boogie à l'antenne de la Radio Campus. station des m é d i c a m e n e s la s e l à faire tourner du vrai rock, c'est fou! 8 9 FM!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 ACDC, on vient d'entendre deux extraits tirés de leur quatrième album, la version australienne de Let There Be Rock, paru en e mars 1977. On vient d'entendre la pièce Overdose, éloquente du sens de l'humour d'ACDC et b o n Scott. Juste avant, on a entendu la pièce Bad Boy Boogie, une pièce autobiographique de Bon Scott qui a servi de trame sonore pendant plusieurs années au fameux striptease d'Angus Young pendant à peu près tous les concerts des CDC de la fin des années 70 jusqu'aux années 90. C'est un des moments les plus drôles en concert des CDC. 16h02, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le quatrième chapitre de la discographie complète de ACDC. Avec Bandcat, je vous présente le quatrième album de ce quintet, la version australienne de Let There Be Rock, qui est parue en mars 1977. La version de Let There Be Rock qu'on connaît en Amérique du Nord, c'est la version internationale qui est à peu près,、euh, identique, à deux exceptions près. C'est-à-dire, la première étant la pochette. La pochette internationale est plus belle que la version australienne, qui est très sobre et banale, puisqu'elle est en noir et blanc, premièrement. Il nous montre un gros plan de main sur un manche de guitare. C'est pas fameux comme pochette. L'autre différence, c'est au niveau des pièces, il、euh, y a une différence. C'est-à-dire que,、euh, sur la version australienne, on retrouve la pièce Crab Study in Blue. Alors que sur, sur la version internationale, c'est la pièce Problem Child qu'on retrouve. Problem Child qui faisait partie de l'album précédent, Dirty Deeds, Dunder Cheap, mais qui n'était pas sorti encore à ce moment-là aux États-Unis, en Amérique du Nord. La raison de ce changement, c'est que les responsables de l'étiquette Atlantic ont jugé que la pièce Crabsuddy in Blue était trop offensante et qu'elle allait déplaire et scandaliser les bien-pensants américains et qu'il valait mieux ne pas prendre de chance et mettre plutôt Problem Child Évidemment, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat et on va tout de suite l'écouter cette pièce Crab s o u d y in Blue à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes de Trois-Rivières, et la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM! Setah trois pièces tirées de leur quatrième album, Let There Be Rock, paru en mars 1977. On vient d'entendre Old Lotter Rosie, qui est un des grands classiques des CDC et une de leurs pièces les plus appréciées en concert, pièce dans laquelle Bon Scott chante les joies du sexe avec une femme pas tellement jolie et très bien enveloppée, e qui, et qui est souvent représentée par une beau druche gigantesque en spectacle. Évidemment, il s'agit d'un fait vécu et、euh, par Bon Scott et il a absolument tenu à en faire une chanson et c'est une de ses plus mémorables. Juste avant, on a entendu Hell in the b a t l Place to be. Et au début du b l o c on a écouté la pièce Crab, s u l l y in Blue, qui est la seule qui est uniquement disponible sur la version australienne de l'album Let There Be Rock. Personnellement, je trouve que ce disque-là sonne un peu moins bien que les précédents, même s'il a été produit par la même équipe, c'est-à-dire le grand frère de Malcolm et Angus, George Young et son ami Harry Vanda. En fait, les frères Young voulaient un album plein de guitare, s mais le résultat n'est pas tellement réussi, à mon humble avis. C'est pas le meilleur album des CDC au niveau du son, mais ils se sont bien rattrapés par la suite. Voilà qui met un terme à cette petite présentation de ce quatrième album des CDC, Let There Be Rock. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter le cinquième album du groupe Power Rage de 1978. C'est donc un rendez-vous entre 15h et 16h.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 Et qui va mettre un terme à une carrière qui dure depuis quelque chose comme 44 ans,、euh, ce qui n'est quand même pas rien.、Euh, Klaus Mein et、euh, Rodolf Schenker sont dans la soixantaine et ils ont jugé que l'heure de la retraite avait sonné pour eux avant que le groupe sombre dans un inexorable déclin. Sage décision, à mon avis, parce que le rock très énergique et juvénile de Scorpions n'est assurément pas approprié au septuagénaire. Ils ont donc décidé de remettre ça pour une dernière fois avec un dernier album studio et une dernière tournée mondiale. Le disque s'intitule Sting in the Tail, fait encore une fois allusion au sexe, comme ça a toujours été le cas pour eux depuis leur début. Évidemment, Scorpion, c'est un groupe très controversé, pas très cérébral, mais très énergique et tout à fait honnête dans, dans sa démarche. Personnellement, je suis très mitigé par rapport à eux. J'aime bien leurs 7 ou 8 premiers albums, j'aime pas mal moins les suivants. quand leur carrière a commencé à vraiment décoller dans les années 80, à partir de Love at First Thing, notamment. Et surtout, je suis absolument incapable, personnellement, de supporter leurs trop nombreuses balades larmoyantes à la Still in Love with You, Holiday, et surtout Wind of Change, des pièces que je trouve absolument pénibles et insupportables, mais qui ont obtenu un très grand succès auprès du public amateur de balades et dont je ne fais absolument pas partie. Mais Scorpions, c'est un excellent groupe en concert. J'ai eu le plaisir De les voir à quelques reprises dans les années 80, surtout le concert qu'ils ont donné à Verdun avec Rainbow en 82, qui était tout à fait mémorable et un des meilleurs spectacles heavy metal auxquels j'ai assisté dans les années 80. Dans les、euh, dernières années, ils ont encore une fois réussi à prouver leur pertinence en concert, à Québec notamment, devant quelque chose comme 100 000 personnes au Festival d'été. Un excellent concert, malgré encore une fois les trop nombreuses balades qu'ils ont interprétées ce soir-là. Tout ça pour dire que Scorpions, c'est un groupe qui mérite le respect malgré leurs nombreux défauts. Ce sont d'excellents musiciens qui sont très respectés, entre autres par Scott Ian de Anthrax, Eddie Van Halen et Mike Ackerfeld de o p e t h qui n'hésitent pas à porter régulièrement des t-shirts de Scorpions en concert. Ils ont un son d'enfer, Scorpions, et leur nouvel album,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 た entendre trois extraits tirés de leur tout nouvel album sorti en magasin mardi dernier. On vient d'entendre la pièce No Limit. C'était précédé de la pièce titre Sting in the Tale. i t au début du b l o c on a entendu la pièce Raised on Rock qui ouvre l'album avec brio. C'est du Scorpions, du meilleur, du meilleur cru. Ils sont très en forme. Ils n'ont pas l'air d'une bande de petits vieux. Les photos en font foi à l'intérieur de la pochette. Ils ne font pas du tout leurs 60 quelques années. Ça continue de sonner à fond. C'est très sec et rock. Bien sûr, j'ai fait tourner certaines des pièces les plus rock du disque parce que, évidemment, t e Malheureusement, on retrouve aussi les incontournables ballades de Scorpions, c'est-à-dire Best Is Yet To Come,、uh, The Good Die Young, Sly et surtout l'épouvantable l o r e l e i Mais la surprise, c'est qu'on retrouve plus de matériel rock que de ballades larmoyantes,、euh, les incontournables ballades à briquet en concert. Tout ça pour dire、euh, qu'ils n'ont pas à avoir honte de leur chant du signe, Scorpions. C'est un bon album du groupe pour ceux qui aiment le style qu'ils ont adopté depuis la fin des années 70. Et un autre plus, c'est pas mal plus rock que ce à quoi on se serait attendu de la part de ces sexagénaires. 16h34, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle encore une fois de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album du Canadien Danko Jones, qui a une excellente réputation en Europe, qui est très connu là-bas, mais qui, ironiquement, est pas mal moins connu dans son pays d'origine et en Amérique du Nord,、euh, même s'il a été nominé à quatre reprises au Juno Award s ces dernières années. Danko, qui、euh, fonctionne sous forme de, de trio, e、euh, t qui fait du hard,、euh, tout à fait,、euh, dans la même veine que Tim Lazy, e u des guitares en harmonie en moins. Ceux qui aiment Tim Lazy devraient apprécier ce que fait Danko Jones,、euh, qui vient de terminer comme ça son cinquième album intitulé Below the Belt. Il sort seulement en mai. Mais on l'a reçu à la station la semaine dernière. Danko Jones est originaire de Toronto. Il fait carrière sérieusement depuis une dizaine d'années. Il a travaillé au cours des ans et fait des apparitions sur scène avec Axel Rose et Lemmy de Motorhead. D'ailleurs, c'est un ami de, de, de, de Lemmy.、Euh, il s'agit d'un chanteur et guitariste qui est aussi animateur de radio et journaliste. Il s'agit donc d'un homme aux multiples talents et qui fait du hard rock simple et direct, sans fioriture, à l'image de ses idoles ACDC, Kiss et Motorhead. On va tout de suite écouter Et, euh, trois extraits de cet album. Below the Belt de Dan c l o Jones, Horizon de la Radio Campus, ta seule à faire tourner du vrai rock et du métal à toi, Rélias. s C'est fou 89 FM! the no more On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le matin du. du... du o t On s'appelle Léon Desjeunes le matin. Fait... <rire> On s'appelle Léon Desjeunes le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est d'Adec. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est de l'actualité nationale et u k u t é r i e e de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens, sans frais cachés et sans contrat.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 Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lectures et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés m u s i q u e et v i d é o Archambault et archambault.ca, la culture du d i v e r t i s s e m e n t Canadien d a n k o Jones. On vient d'entendre trois extraits de son nouvel album Below the Belt qui sort en mai prochain. On vient d'entendre la pièce I w a n n a Break Up With You. Qui est la meilleure, à mon avis, qui clôture le disque en force. Juste avant, on a entendu une pièce humoristique, I Can't Handle Moderation, euh, qui d é c u r e tout à fait l'état d'esprit de beaucoup de rockers. Et au début du b l o c on a écouté la pièce Magic Snake, un disque qui devrait plaire aux amateurs de hard rock dans la mouvance de ce que faisait Thin Lizzy.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 La f o r m a t f r a n ç a i s Abinaya! C'était la pièce Les Chars de police, c'est tiré de leur album Corps qui est paru en 2009, sorti uniquement en France et disponible seulement, malheureusement, en import. Juste avant ça, on a entendu Priestess de Montréal avec The Firebird, c'est tiré de leur album Prior to the Fire qui est paru aussi en 2009. 16h50, 50, 58, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u e mais l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Les palmarès, sans rappel, vont suivre dans un moment avec mon ami Mathieu Plante. La semaine prochaine à Rock c l a s s i q u e c'est vendredi 5, ce qui fait que je vais vous présenter quelques pièces de circonstance. Je vais vous présenter, entre autres, un groupe de rock progressif obscur du nom de Quintessence, ainsi qu'un très bon disque obscur aussi du début des années 80, The Face of the Music de Utopia. Je vais vous présenter aussi la cinquième partie de la discographie complète de ACDC avec Bon Scott, le cinquième album du groupe Power a g e sorti en 1978. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce par un groupe de vétérans dont le tout nouvel album sort mardi prochain. Les colorés finlandais de Fin Troll dont l'album s'intitule Nifelvin. Ils seront en concert à Montréal et Québec les 10 et 11 avril avec Moon Sorrow en première partie. Ça va être assurément une excellente soirée parce que ce sont deux très bons Groupe en concert. Je vous laisse avec la pièce Under b e r g e r t r o t et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre émission Rock Classic. Salut!